Bon matin, vous allez bien? Dieu est bon? fait beau, hein? On est vraiment béni. Tout dit qu'il est merveilleux. Le ciel, la terre, ensuite. On est dans Jean, toujours J'aime ça, l'Évangile de Jean. Je sais pas si vous aimez l'Évangile de Jean, là, mais j'aime beaucoup l'Évangile de Jean. <rire> j'aime celui dont l'Évangile de Jean parle. Beaucoup. Quand il entend ma voix, mes supplications, il a penché son oreille vers moi. Je l'invoquerai toute ma vie. Jean chapitre 7, c'est long cette fête-là, c'est toute une fête, on est en train de la vivre sur plusieurs semaines nous autres cette fête-là, Jean chapitre 7, mais c'est important, c'est important de prendre le temps dans cette fête-là euh, parce qu'il y euh, quelque chose qui se passe, qu'on a commencé à voir ensemble depuis euh, trois semaines je pense, On va, Dieu, par sa grâce, va nous amener plus loin aujourd'hui. Est-ce que ça vous arrive de vous sentir incompris, totalement incompris, comme en dehors de la traque pour les autres? Vous pouvez dire oui ou non, c'est tout ce que vous avez droit de dire. Mais ça vous faire réfléchir surtout. Mais si vous avez quelque chose à dire, allez-y. Ok, merci madame Bélan. Oui, j'avais oublié, oui, non, ça peut être souvent, pas souvent, oui, occasionnellement. Mais ça arrive, de, ça peut ça peut nous, nous arriver, pour certains, peut-être plus souvent qu'autrement, de se sentir profondément incompris. Pas comme néligant pas comme mes mille néligants, mes mille Néligan, qui connaissent un peu la poésie québécoise là, c'était un incompris. Il y a des parallèles, mais c'est pas c'est pas de ça dont je veux parler. C'est la vérité. Puis notre Seigneur Jésus, dans particulièrement ce chapitre-là, il vit ça de la part des autres, Il est incompris. Profondément incompris. Et qu'on va lire, euh, je vous laisse cette euh, je vous laisse ça en ça en tête, on va entrer dans, dans le chapitre 7 puis on, on va regarder ce que Dieu a à nous dire là-dedans. Chapitre 7 verset je vais découper un peu des endroits du chapitre, je vais pas lire au complet. Je suis pas si pas, c'est ça. Verset 1, après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait Point parcourir la Judée, parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or, la fête des Juifs, celle des huttes était proche. Ses frères lui dirent, « Parle d'ici et vends en Judée, afin que tes disciples contemplent aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence. « Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Verset 10. Quand ses frères furent montés à la fête, alors il y monta aussi lui-même, non pas de façon manifeste, mais comme en secret. Vous, vous rappelez de ça? On l'a vu en, en, ces dernières semaines. Verset 11. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient, « Où est-il? » il avait dans la foule beaucoup de murmures à son sujet. Les uns disaient, « C'est un homme de bien. » Mais d'autres disaient, « Non, au contraire, il est grand la foule. » Personne, toutefois, ne parlait ouvertement de lui par crainte des Juifs. On était déjà au milieu de la fête quand Jésus monta au temple et il enseignait. Les Juifs s'étonnaient et disaient, « Comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a pas étudié? » Jésus leur répondit, « Mon enseignement n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il reconnaîtra si cet enseignement vient de Dieu ou si mes paroles viennent de moi-même. » Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai, et il n'y a pas d'injustice en lui. Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous ne pratique la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? La foule répondit, tu as un démon. Qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Moïse vous a donné la circoncision, non qu'elle vienne de Moïse, car elle vient des patriarches, et vous circoncisez un homme pendant le sabbat. Si un homme reçoit la circoncision pendant le sabbat afin que la loi de Moïse ne soit pas violée, pourquoi vous irritez-vous contre moi parce que j'ai rendu à la santé un homme tout entier pendant le sabbat? Ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon un juste jugement. » Quelques habitants de Jérusalem disaient, « N'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir? Le voici qui parle ouvertement, on ne lui dit rien. » Est-ce que les chefs auraient vraiment reconnu que c'est lui le Christ? Cependant, celui-ci, nous savons d'où il est, mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Alors Jésus s'écria, tandis qu'il enseignait dans le temple, « Vous me connaissez et vous savez d'où je suis. Pourtant, je ne suis pas venu de moi-même. » « Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Moi, je le connais, car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. » Il cherchait donc à l'arrêter et personne ne portait la main sur lui parce que son heure n'était pas encore venue. Plusieurs parmi la foule crurent en lui et disaient, « Le Christ, quand il viendra, fera-t-il plus de miracles que n'en a fait, fait celui-ci » Les pharisiens entendirent ce que la foule murmurait à son sujet. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens envoyaient des gardes pour l'arrêter. Jésus dit, « Je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez et vous me ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » Les Juifs dirent entre eux, « Où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Va-t-il se rendre parmi les ceux qui sont dispersés chez les Grecs, et enseigné les Grecs, que signifie cette parole qu'il a dite, « Vous me chercherez et vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. » J'arrête ici la lecture pour l'instant. Quelque chose qui vous frappe à première vue, juste dans ce qu'on vient de lire? Vous avez droit de répondre. Quelque chose qui attire votre attention particulièrement Ça brasse. Est-ce que tout le monde voit ça, que ça brasse? Ça paraît que ça brasse quand on lit un trait, là? OK. Ça brasse, il y a des pensées qui sont bousculées. Et c'est vrai. Et c'est comme ça, quand Jésus vient, se présente au milieu de nous, tous les points de référence sont remis en question. En fait, je vais redire ce que je viens de dire. La validité de nos points de référence sont remis en question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que Jésus est là. La vérité en personne est là devant nous. Et quand la vérité est là devant nous, tous nos points de référence ont besoin de s'ajuster, si on aime la vérité, à la vérité qui est devant nous. J'aimerais prendre une petite pause et aller dans l'Ancien Testament avec vous. C'est important. On l'a pas fait, je pense, à ce point-ci. Parce que Cette situation là au chapitre 7 au début des versets du verset de, du chapitre verset 2 nous dit oh la fête des juifs celle des Huttes, était proche. Et j'aimerais ça regarder deux euh, passages dans l'Ancien Testament, Lévitique 23 et Deutéronome 16, OK Brièvement, ça nous parle de cette fête. Et ensuite on revient dans le chapitre 7 de Jean, d'accord Lévitique 23 au verset 33 l'Éternel parla à Moïse et dit parle aux enfants d'Israël dis-leur <rire> le quinzième jour de ce septième mois ce sera la fête des huttes ou des tabernacles dans vos dans certaines de vos bibles ou je ne sais pas s'il si y a d'autres traductions là, mais huttes ou tabernacle ce sera la fête des huttes 1 l'Éternel L'honneur de l'Éternel. Pendant sept jours. OK? Rappelez-vous de ça. Le premier jour, il y aura une sainte convocation. C'est un rassemblement solennel, saint, mis à part. Le peuple de Dieu mis à part pour Dieu, devant Dieu. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. Pendant sept jours, vous offrirez à l'Éternel les sacrifices consumés par le feu. Le huitième jour, vous aurez une sainte convocation et vous offrirez à l'Éternel des sacrifices consumés par le feu. Ce sera une cérémonie solennelle. Vous ne ferez aucun ouvrage servile. OK? Deutéronome 16. C'est un parallèle. Au verset 13. Il y a des petites nuances qui sont qui sont là, là. La fête des huttes, elle coïncide avec les la moisson. Verset 13, de Deutéronome 16, verset 13, « Tu célébreras la fête des huttes, des tabernacles, pendant sept jours, quand tu recueilleras le produit de ton air et de ton pressoir. Tu te réjouiras à l'occasion de cette fête. Toi, ton fils et ta fille, ton serviteur et ta servante, et le lévite, l'immigrant ou l'étranger, l'orphelin et la veuve qui résideront avec toi. Tu célébreras la fête pendant sept jours en l'honneur, Seigneur, ton Dieu, dans le lieu que choisira l'Éternel, car l'Éternel ton Dieu te bénira dans toutes tes récoltes et dans toute l'œuvre de tes mains. Et regardez la fin, j'aime vraiment et tu te livreras à une joie entière, sans réserve. Ancien Testament, le peuple de Dieu est appelé à se réjouir en lui, de sans réserve. La fête concerne qui, d'après les deux passages qu'on vient de lire? Les huttes? La bouffe, le Seigneur. N'est-ce pas? Si on est d'accord là-dessus, on retourne à chapitre 7. Dans le passage où on est, je vous parle au début d'incompréhension. là ok Comment est-ce on peut, comment est-ce possible de mettre de l'avant... Les promesses de Dieu comment mettre de l'avant Dieu au milieu de pleine controverse Et Jésus notre Seigneur y excelle Comment mettre en valeur le Seigneur et la vérité contre vents et Marie quand tout semble noir, triste et désespéré. OK? Aux yeux des autres, de ceux qui observent la vérité. Jésus. Il y a au moins trois groupes dans ce passage-là de gens qui voient Jésus comme un sujet de controverse ou qui sont des objets de confrontation et les trois, au début du chapitre 7, il y a les frères de Jésus, ok il y a la foule, de façon générale, et il y a les Juifs. Et ces trois groupes-là, on peut même les subdiviser, là mais on va s'en tenir à ça pour l'instant, ces trois groupes-là ne comprennent pas Jésus, ne saisissent pas Jésus pleinement, ne saisissent pas vraiment ce qu'il fait, ce qu'il dit, et ça leur fait poser des questions et arriver à des conclusions. Les frères de Jésus, on l'a vu dans les dernières semaines. Les écritures nous disent clairement, OK Au verset 5, du chapitre 7. En effet, ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Mais c'est important cette mention là, cette mention là dans les écritures parce que ce que ses frères disent, c'est animé par quoi d'après vous par l'incrédulité. Okay? Ce qu'ils disent, c'est l'incrédulité qui les anime. Ne crois pas en Jésus. Elle dit quoi ne crois pas en Jésus Ne crois pas qu'il est qu'il est le fils de Dieu, le Christ, l'envoyé de Dieu. Il ne croit pas ça. Donc quand ils lui disent "Vas-y à la fête si tu veux te montrer." Il dit vers le 4e, personne n'agit en secret s'il cherche à se mettre en évidence mais c'est l'incrédulité qui, qui, qui les anime. Pourquoi c'est important de, de s'arrêter là-dessus? C'est que c'est une tentation devant Jésus. je l'avais abordé, ça en partie. Comment c'est une tentation? mais Si je dis à Omar, vas-y Omar, monte-toi. Tu sais. Rappelez-vous dans le désert, je me souviens pas si Gilles l'avais apporté ou quelqu'un d'autre parmi nous. là Rappelez-vous dans le désert, qu'est-ce que Satan a dit à Jésus, entre autres? Si tu fils de Dieu, dans Matthieu 4, ordonne que ces pierres se transforment en pain. Est-ce qu'il est capable de faire ça, Seigneur Est-ce qu'il peut tout faire là Pourquoi est-ce que c'est mal Si Jésus avait fait ça, pourquoi ce que ça aurait été mal Parce que aurait obéi à la voix de qui De Satan il a pas prouvé et surtout il s'est pas soumis à ce qu'il a dit et cette voix là le, le mettait en doute le fait même qu'il était fils de Dieu ça fait ici quand on dit monte ah, vas-y mais toi quand ses frères lui disent ça c'est le même esprit qui anime là c'est pas la foi là c'est pas la, la foi en Christ mais l'incrédulité elle a elle a son père L'incrédulité à un père. Et c'est le diable. OK? Donc, il y a une controverse ici, une confrontation, je pense que c'est le bon mot par rapport aux frères, qui mettent, qui, qui tentent Jésus. Et je l'avais abordé ça de façon assez en détail, de, de mon souvenir. Jésus attendait le temps du père. Depuis le début, Jésus dit, je viens faire, non pas ma volonté, mais la volonté de mon père. Puis dans ce qu'on vient de tantôt ensemble, Il dit, mon « Mon enseignement, ma doctrine là, dans Louis II ne vient pas de moi. Ce que je dis, là, je dis ce que me celui qui m'a envoyé me dit de dire. » N'est-ce pas? C'est toute la différence. L'autre groupe, c'est la foule. La foule est ambivalente. Une foule, tu plein de monde dans la foule. Et, et le Seigneur, dans les Écritures, il sort différents commentaires de la foule, des questions et même des conclusions qu'on va voir là, auxquelles la foule va arriver. Les Juifs, verset 11, eux disent, « Il est où? » Ils cherchent pendant la fête, eux. Et rappelez-vous, Jésus est monté à la fête comme en secret, ça dit. Pourquoi? Simplement, c'est pas le temps qui se manifeste. Du moment où le Père va dire de se manifester, Croyez croyez-moi, il va se manifester puis on va, on va le voir tantôt, on va se rendre là. Là dans la foule verset 12, il y a beaucoup de murmures à son sujet. Et regardez la confusion. Les deux extrêmes. Verset 12, certains disent c'est un homme de bien. D'autres disent non, il égare la foule. Ces deux extrêmes, non Un homme de bien il égare la foule. Mais personne parle ouvertement de lui parce qu'ils ont tous peur des juifs. Des juifs, il faut entendre de l'establishment religieux. C'est ça qu'il faut comprendre. Un ah, l'establishment religieux. Personne vers 13 ne parle toutefois ne parlait ouvertement de lui par crainte des juifs. Et plus tard, on apprend dans Jean 12, euh, Jean 9, on va y arriver avec l'aveugle-né éventuellement ses parents avaient peur de dire que oui que que c' ben, oui on dit que c'est leur fils mais il y avait peur de dire comment il y avait été euh, guéri par crainte d'être exclu de la synagogue qui va exclu la synagogue l'homme du peuple juif qui vient dans la, la synagogue non les chefs de la synagogue Donc voyez-vous le, le joug sous lequel ils tiennent le peuple? Verset 14, c'est déjà le milieu de la fête, à mi-chemin, right? quand Jésus monte au temple. Et là, il enseigne au temple. Et là, les Juifs sont étonnés. Ils se disent, comment ça se fait qu'il connaît les Écritures et qu'il n'a pas étudié? Très bonne question. Allez plus loin dans votre question. Réfléchissez. Pas vous, oui, vous aussi, mais eux. Mais réfléchissons. Qui il est? Que nous dit l'Évangile de Jean chapitre 1, verset 1? Il est la parole de Dieu. <rire> Et Jésus dit, ma doctrine vient pas de moi. Et c'est là qu'il veut les emmener. Fait quand ils disent, il a pas étudié, ben non, il a pas étudié, il y' a pas besoin d'étudier. Qui a besoin d'étudier? Ah, eux, ils ont étudié. Ce sont des chefs religieux, ils ont besoin d'étudier par à peu près, hein? On avait regardé ça ensemble il y a quelques semaines. Ils ont les habits qui vont avec, ils ont les diplômes, ils ont tout ce qu'il faut. C'est ça euh, c'est ça le peuple de Dieu? C'est ça la, la nouvelle alliance? Jésus, il vient là, il est le fils de Dieu, la parole faite chair. Et il leur dit, mon enseignement n'est pas de moi. Mais voyez-vous la confusion qu'il y a entre eux? Donc la foule se pose des questions, les, les juifs c'est pareil aussi. Et là, Jésus dit quelque chose de vraiment important en verset 18. Il dit, Celui dont les paroles viennent de lui-même cherche sa propre gloire. Mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé est vrai. Il n'y a pas d'injustice en lui. » Le Seigneur, il ne cherchait pas sa propre gloire. Il est dit à son Père dans Jean 17, « J'ai manifesté ton nom aux hommes. » « Je glorifié sur la terre. » Voyez-vous? Philippiens 2, il n'a pas regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Lui qui est fils de Dieu. Lui qui est égal en réalité. Jésus, est sublime. Il est beau à regarder dans les Écritures. Puis apprenons de lui. Tout à fait. Il était étonné de les réponses qu'il disait dans, à 12 ans. Tu as raison. Tout à fait. Tout à fait. Déjà là, effectivement, il dit, comment ne savez-vous pas, il disait à ses parents, que je dois m'occuper des affaires de mon père. Tout à fait. Et là, Jésus dit, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Il de vous pratique la loi. Il met devant eux l'évidence de leur faillite. Pas pour les laisser là. On va le voir, là, dans quelques instants. Et là, Jésus leur dit, « Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? » Il sait, hein? Verset 1, on l'avait vu déjà, chapitre verset verset 1. Il ne voulait pas parcourir la Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Quand il le temps de mourir, il va mourir. En fait, il va se livrer lui-même. Et là, la foule semble pas comprendre. Elle répond du tac au tac, « T'as un démon, cest à cherche à te faire mourir, tu sais. » Et là, Jésus, il dit, « J'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. » Puis là, il a guéri un homme pendant le jour du sabbat. On pense qu'il fait référence au, au gars dans chapitre 5, OK? À la piscine de Bethesda. Mais là, il les amène encore à réfléchir. Il dit, « Écoutez bien les gars là. Écoutez bien. Parce que ici là euh, j'ai fait une œuvre et vous allez tous étonnés. Il dit Moïse vous avez donné la circoncision et pourtant, quand c'est jour du sabbat, vous faites rien d'après votre compréhension, vous faites absolument rien. Mais pourtant, le jour du sabbat, si votre bébé a huit jours, vous allez au temple faire circoncire votre votre garçon le jour du sabbat pour que la loi soit pas violée, il me dit puis vous, vous pourquoi vous êtes contre moi verset 23 parce que j'ai rendu à la santé un homme tout entier pendant le jour du sabbat. Amenez à réfléchir. Comprenez-vous vraiment ce que Dieu veut, ce que Dieu dit C'est parce que si eux sont dans cette circonstance-là, c'est qu'on peut nous aussi tomber dans des pièges de ce genre-là. On a un petit échange tantôt Jean-Claude et moi là par rapport juste à la, à Jésus. Combien de jours Jésus est resté dans le tombeau Combien de jours? OK. Merci pour la réponse. C'est exactement ce que je voulais prouver. Jésus dit, « Comme Jonas est resté trois jours, trois nuits dans le tombeau, ainsi, » Matthieu 12, 40, prenez-le en note, « la même manière, le Fils de l'homme va rester trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Est-ce que Jésus dit la vérité? Combien de jours et de combien de nuits est resté dans le sein de la terre? Trois jours, trois nuits. Fin de la discussion. Fin de la discussion. Mais juste ça, là, il y a des bibliothèques qui se remplissent pour discuter combien de jours Jésus est resté, à... puis nous, on tombe dans le piège, ces deux jours et demi, qu'est-ce que Jésus dit? Qu'est-ce qu'il dit? Ça, c'est la tradition. Et ça, c'est juste un exemple, là. on va dire banal jusqu'à un certain point. Jésus, là, il dit des choses. Est-ce qu'on va croire ce qu'il dit? Parce qu'on tombe, sinon, dans le raisonnement humain, parce qu'on vient d'un background qui a imposé des traditions qui on est embarqué dedans comme si rien n'était ça ça rend compte souvent et on croit à des choses alors que Jésus dit carrément autre chose, chose mais ils sont pris dans ce piège là aussi là mes compréhensions les euh, les gens qui regardent Jésus et qui réfléchissent Je suis pas fâché en passant. <rire> Jésus euh il dit j'ai pas selon l'apparence mais je juge selon un juste jugement. Quelques habitants de Jérusalem verset 25, eux ils disent Il y en a de Jérusalem qui savent, qui vont qui cherchent à le faire mourir, n'est-ce pas Et ils disent n'est-ce pas celui qu'on cherche à faire mourir Puis là il parle ouvertement puis on dit rien. Juste ça, c'est une intervention particulière de Dieu là. Puis là, il se est-ce que les chefs auraient reconnu que c'est vraiment lui le Christ? Que, plein de questions. Après, ce serait intéressant de faire un tableau toutes les questions que, qui sont posées au sujet de Jésus, là, si quelqu'un a à cœur de faire ça. Là. Il dit, cependant, celui-ci, on sait d'où il vient. Mais le Christ, quand il viendra, personne ne saura d'où il est. Pourtant, les Écritures disent qu'il va venir de Bethléem et ils disent qu'il va venir du ciel de Dieu. Esaïe, c'est ça qu'il dit. Et là, Jésus dit, vous, vous me connaissez? Vraiment? J'ajoute, vraiment. Et vous savez d'où je viens? Vraiment? Il dit, pourtant, je suis pas venu de moi-même. Verset 28. Mais celui qui m'a envoyé est vrai et vous ne le connaissez pas. Là, il touche vraiment au cœur du problème. Vous ne connaissez pas Dieu. Il vous dit, vous ne connaissez pas Dieu. Il dit, moi, je le connais car je suis là de sa part et c'est lui qui m'a envoyé. Et là, il cherche à l'arrêter. Et puis là, la foule, vers 31, c'est plusieurs parmi la foule crurent en lui. Et là, ils se disent, le Christ, là quand il va venir, est-ce qu'il va faire plus de miracles que lui en a fait? C'est intéressant. Là, ça commence à être intéressant comme question. Ils sont proches, là. là ils ont cru, là. Les pharisiens qui ont entendu ce que la foule disait à son sujet, là, ils envoient des gardes pour le faire arrêter. Et Jésus leur parle, il dit, là je suis un peu, suis, verset 33, je suis encore avec vous pour un peu de temps, puis je m'en vais vers celui qui m'a envoyé. Vous me chercherez, vous me trou, vous ne me trouverez pas, et là où je serai, vous ne pouvez venir. Là, il vient, les, là, il vient de les perdre. Là, le raisonnement là, vient de, de sombrer. le Ils disent, bien là, où va-t-il se rendre pour que nous ne le trouvions pas? Donc les frères, sont c'est l'incrédulité qui qui les amène à être à confronter Jésus. En fait, c'est toujours l'incrédulité là. La foule est confuse. Il y a des gens dans la foule qui sont confus et qui prennent parti pour lui, d'autres qui prennent parti contre lui. Et les chefs religieux juifs, c'est contre lui. OK Là, où est-ce qu'il va se rendre Est-ce qu'il va aller chez les Grecs, récemment humains là Est-ce qu'il va aller chez les Grecs, il va se rendre là-bas, il va les enseigner, puis on le trouvera plus là? Est-ce que vous voyez que leur raisonnement est vraiment terre à terre sur ce que leurs yeux voient, sur ce que leurs oreilles entendent sans discerner? Mais il se pose la question, c'est quoi, qu'est-ce qu'il veut dire? leur rappelez-vous, ok on cherche à le faire mourir. Jésus à Jérusalem, la fête des huttes, ok c'est quoi la fête des huttes? En l'honneur de l'Éternel. Ils ont l'Éternel devant eux. Le sujet de la fête est devant eux. Il est là, parmi eux. Je pour une question. Comment on fait pour mettre de l'avant la parole de Dieu, la vérité, les promesses de Dieu au sein d'une controverse? Regardez Jésus. Verset 37. Le dernier jour. Le grand jour de la fête rappelez-vous c'est un moment de joie où le peuple doit se réjouir devant Dieu est-ce que pensez-vous là d'après ce qu'on vient de voir que le peuple est en train de se réjouir là la foule est confuse là ils sont vraiment confus puis leur cœur est pas disposé à la fête là parmi les juifs là. ils veulent faire ils veulent faire mourir le seigneur celui dont la fête parle. Celui que la fête célèbre, ils veulent le faire mourir. Celui qui leur a dit, vous ferez cette fête-là. Ils veulent en finir avec lui. Là. Le dernier jour, le grand jour de la fête, c'est écrit, Jésus, debout, s'est levé debout, s'écria. Prenons le temps de réfléchir. On veut le tuer. On ne l'aime pas. On le déteste, en fait. Il y a de la confusion. Il est incompris parmi la foule. On envoie des gardes pour l'arrêter. Toute la foule est là, là. Jésus monte au milieu de la fête et dans le temple. Et là le dernier jour, il se lève et il crie, c'est pas une de traduction, c'est pas dit, il s'écria. OK À voix haute, fort, devant tout le monde, incluant ceux qui veulent le tuer. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Il dit de l'Esprit qu'allaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore donné parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Pensez-y. Avant de réfléchir ce que Jésus vient de dire, juste le fait de se lever, de s'écrier à voix haute devant tous, voyez-vous, la admirer Seigneur un instant. admirer sa force, sa sagesse, son courage l'assurance qu'il a de se lever au milieu d'une génération qui veut rien savoir de lui. Le ferez-vous? La grâce de Dieu. J'espère qu'on va tous le faire. Parce que pour moins que ça, souvent, on a peur de parler, on a peur d'agir. je n'a pas peur. Il n a pas peur des hommes, le Seigneur. Il n'a vraiment pas peur. Pourquoi? Parce qu'il sert son Père. C'est vraiment pour ça. Et en plus, ce qu'il leur dit là, la venue du Messie, de, du Christ, là okay, c'était pour racheter le peuple okay, de ses péchés. Les amener à Dieu. Nous amener à Dieu. Et il y a une promesse que Dieu le Père a faite dans les Écritures. Et c'était justement qu'il allait envoyer son esprit. Jérémie 31, Ézéchiel 36, isaïe 44, ok? Entre autres, il y en a plein d'autres. qui va envoyer son esprit. Et c'est ce que Jésus leur dit à, une fois ressuscité aux disciples. Attendez à Jérusalem jusqu'à ce que vous recevez la promesse du Père. Son esprit qui va envoyer. En son nom. Imaginez toute la confusion, la haine à légard de Jésus, l'incompréhension et là Jésus se lève et il leur dit si quelqu'un a soif Et croyez croyez que s'il si, le dit, ça passe dans la foule, il y en a qui vont il y des quelqu'uns qui vont répondre qui ont soif. Et quand Jésus va dire si quelqu'un a soif, ils vont très bien comprendre dans leur cœur et je dis si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi qui boivent. Jésus veut les appeler à venir à lui. Il dit, je leur donnerai, à euh, ceux qui croient en moi, c'est-à-dire des fleuves d'eau vive couleront de son sein. De son sein. Les fleuves d'eau vive vont couler de son sein. Et il parle de l'Esprit de Dieu que devait recevoir ceux qui croiraient en lui. Parce que l'Esprit n'a pas été encore donné à ce point-là. Est-ce qu'il veut libérer le Seigneur? Il veut vraiment les libérer. On parlait de la nouvelle alliance il y a un certain moment. Je parlais de ça avec vous. C'est exactement ce que Jésus est en train d'établir ici, quand il vient. Et là, les gens de la foule, après avoir entendu ces paroles-là, si quelqu'un a soif qu'il vienne à moi et qu'il boive, là, verset 40, il y a des déclarations. Là, il y a des déclarations qui se font au sujet de Jésus, OK? Verset 41, euh, 40, « Celui-ci est vraiment le prophète. » Ça, ça réfère à Deutéronome 18, on l'a vu en cours de route. Ça parle de du Messie qui doit venir. D'autres disent, « Celui-ci, c'est le Christ. » Voyez-vous, on passe des, des questions à des affirmations, des conclusions. Et d'autres disaient, « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ? » Mais sont un peu confus encore. L'Écriture ne dit pas que c'est de la descendance de David et du village de Bethléem, d'où était David, que le Christ doit venir? Il est né là, exactement. Ça, c'est la donnée qui, qui leur échappe. Alors, il y eut donc, verset 43, à cause de lui division parmi la foule. Quelques-uns d'entre eux voulaient l'arrêter, mais personne ne porta les mains sur lui. Et regardez, en plus, les pharisiens ont envoyé des huissiers, ok, ou des gardes chercher Jésus. Ils s'en retournent les mains vides verset 45 les gardes retournèrent vers les principaux sacrificateurs et les pharisiens qui leur dirent pourquoi ne l'avez-vous pas amené verset 46 les gardes répondirent jamais homme n'a parlé comme parle cet homme écoutez là. ils viennent mettre les mains l'arrêter ils viennent les mains vides. Les pharisiens leur répliquèrent, « Est-ce que vous aussi, vous avez été séduits? Y a-t-il quelqu'un des chefs ou des pharisiens qui aient cru en lui? » Ils veulent pas. Ils veulent pas qu'ils croient. Mais cette foule qui ne connaît pas la loi, ce sont des maudits. Eh, ça va loin, là. Et là, il y a Nicodème, dont il s'en avait parlé, qui était venu précédemment vers Jésus, et qui était l'un d'entre eux, leur dit, notre loi juste l'un homme avant qu'on l'ait entendu et qu'on sache ce qu'il a fait. Et là, il répond dire, Serais tu toi aussi de la Galilée? Cherche bien tu verras que de la Galilée, ne sort pas de prophète. Le Seigneur, au sein de la détresse, de l'incompréhension, au sein de la controverse, la confrontation. Il s'est tenu debout littéralement pour la vérité, pas en chuchotant. Toute sa vie, dans cette portion de la vie de Jésus sur terre que les Écritures nous montrent, cette partie-là, là il est pleinement qui il est devant Dieu et devant les hommes, sans compromis, malgré vents et marées, Il est à contre-courant des pensées et ça dérange parce que tout ce qu'il dit est différent de ce que le peuple entend enseigner. C'est différent de ce que les enseignants enseignent et c'est certainement différent de ce que leurs frères pensent de lui, de que ses frères pensent de lui. Jésus nous appelle apprendre au mot ce qu'il dit, ça c'est clair, on le dit souvent, à pas tomber dans nos faux raisonnements puis aller à lui. Il dit son onction en parlant de l'esprit dans un genre, il est la vérité. Et que, que, que nos cœurs brûlent encore en lisant les Écritures sur les simples paroles de Jésus. parce qu'on peut dire de lui, est ce que lui dit. puis, nous, en tant qu'Église, on est confronté de bien des manières. Parce que le chemin par lequel Dieu nous, fait, nous fait passer, c'est lui qui nous fait passer par là. C'est lui qui nous a ramené dans certains passages d'Écriture. C'est qui ramène notre pensée au ce qui était erroné. C'est lui qui nous a mis dans le cœur de faire le choix de prendre tel quel ce qu'il dit autant que possible. Et c'est différent de ce que le courant normal fait ou dit. Ça l'a toujours été, de toute l'histoire de l'Église, ça l'a toujours été. Mais qu'est-ce que je vais faire? Est-ce que je vais sombrer je verrais ça la confusion. Où je vais croire que il est notre fête en passant, hein? Christ notre paix a été immolé dans un Corinthien, il dit célébrons donc la fête. OK Donc on fête la fête tout le temps nous autres là. La fête c'est notre Seigneur. Et on est on est on est pas avant le verset 39 de Chancette, on est en pleine dedans on a reçu l'Esprit de Dieu. Et les fleuves d'eau vive coulent dans notre sein. Fait que si les huissiers, ils disent, jamais on n'a parlé comme cet homme, s'il y en a qui disent, eh, c'est le Christ, puis ils veulent le suivre, ils croient en lui, mais nous, on a fait, on a fait on a, on a déclaré qu'un jour qu'on veut le suivre, le Seigneur. Donc, je crois que le Seigneur nous appelle constamment à nous rappeler est-ce qu'on veut suivre lui, Ou pas. Puis la tentation a été, était vraie pour les, euh, les Juifs, là, de l'establishment. L'establishment, c'est le, le statu quo. C'est ce qu'il a en règle en ce moment, puis qu'il bouge pas. On est bien comme ça, on est confortable. Euh, on bougera pas, tu sais. C'est la tente dans des airs qui refuse de partir quand la nuit se lève. OK? La nuit se lève. S'il y avait quelques campements, des, euh, des tribus qui auraient dit, non, non, on reste, on est, on est bien ici, là. On est bien à Kadesh Barnea, on veut pas aller à, je sais plus tôt quoi. Ah oh non, ça ne nous tente pas d'aller vers Hermon. Ah oh, non. Mais pourtant, la nuit est partie. Et le rocher qui suivait, c'était Christ dans le désert. Et on ne de rien. faut pas avoir peur. On marche pas par la peur. Que Dieu nous garde. Amen.